Un éléphant dans la ville de Amit Garg Au beau milieu d'une grande ville, il y avait un petit zoo et dans ce zoo vivait un bébé éléphant qui s'appelait Rosa. Le gardien du zoo adorait la petite Rosa et la gâtait de son mieux. Fascinés, les nombreux visiteurs aimaient la regarder engloutir d'un coup une douzaine de bananes. Rosa était bien traitée, mais la compagnie d'autres éléphants lui manquait. Un jour, après avoir nourri Rosa, le gardien oublia de cadenasser la porte de sa cage. Elle se retrouva bientôt hors du zoo. Elle rencontra d'abord un marchand de glace ambulant. À la vue de Rosa, celui-ci s'enfuit en courant. La petite éléphante curieuse passa sa trompe dans la glacière. C'était si froid, sucré et délicieux qu'elle engloutit tout son contenu d'une seule traite. Rosa se mit à déambuler à l'affût de quelqu'un lui ressemblant. Enfin, elle aperçut un troupeau d'éléphants sur un écran de télévision. « des amis !» se dit-elle et elle entra sans hésiter dans le magasin. Tous les clients s'enfuirent en dehors, la laissant seule à l'intérieur. Rosa tenta bien de parler aux éléphants à l'écran mais ne reçut aucune réponse. Désorientée et déçue, elle ressortit. De retour dans la rue, elle vit un vendeur de noix de coco. Youpi Un ballon « Je vais bien m'amuser » s'écria-t-elle en lançant en l'air une noix de coco. Celle-ci voltigea de l'autre côté de la route et atterrit juste à côté d'un garçon qui jouait dans un square. Rosa traversa la route en courant pour récupérer son bien. Des voitures freinèrent, des bus klaxonnèrent, des conducteurs commencèrent à râler. Rosa avait créé un bouchon. Les gendarmes durent intervenir pour remettre de l'ordre. Le zoo fut alors informé. Ignorant tout du grabuge qu'elle avait causé, Rosa courut dans le parc et s'arrêta devant le garçon qui lui sourit. Il se mit à rire et à la caresser. Rosa en fit de même avec sa trompe, toute contente de s'être fait un nouvel ami. C'est alors que le gardien du zoo arriva au square. À la vue de Rosa, y évoluant librement, il comprit qu'elle ne serait jamais heureuse dans une cage. Rosa fut transférée dans une forêt protégée, loin de la ville, là où les éléphants vaquent librement à leur guise. Rosa y grandit fort heureuse, Dès lors, loin des barreaux d'une cage confinée, les visiteurs purent continuer de voir Rosa vivre parmi les arbres et engloutir des douzaines de bananes.